Décidure de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès. C'est fou. le Marais Sifu pour la semaine du 4 au 10 mars 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Stéphanie Paradis. Maxime Tanguay, si on vient dans quelques minutes, ça va? Euh? Ça, Toi, ça va? Ça va, chose? Quoi de neuf? Quoi de neuf docteurs? Oui. Quoi de neuf docteurs? Quoi de neuf docteurs? Ah, oh, rien de neuf, là, euh, quelques nouvelles entrées. <rire> c'est tout ce qu'il y a de neuf dans ma vie. Bah, tout à fait, hein, parce que à, mm. à part les palmarès, c'est fou, il se passe absolument rien. Non, dans nos vies, c'est <rire> comme un gros blackout, un gros blackout, <rire> un, gros, un gros blackout entre chaque palmarès. Standard à 6h05 le jeudi soir, tu te réveilles euh, le jeudi suivant à Exactement, 14h55. On, on me plie, on me range dans une petite valise dans le coin du studio et euh, <rire> je suis prête. <rire> donc aujourd'hui, comme tu disais, on a cinq nouvelles entrées, donc plus tard, on va voir euh, Life and Stone, Tao and the Gada, Down, Stay Down, The Bicycles, Diamond Rings et Olinéa. On va aussi savoir d'ici la fin d'émission l'émission si nos numéros 1 Ils sont toujours du côté anglophone euh, The Vaccines avec Bad Mood. Et du côté francophone, Saint-Prime de gros ménés. Et aussi l'émission d'aujourd'hui, les meilleur moment d'assemblage rocky dans ce qu'on appelle un instant classique. Mmh. Et euh, le meilleur euh, de David Ferron. C'est-à-dire ah. David Ferron. <rire> et sa chronique branchée, le monde. Hey, j'ai hâte d'entendre ça. Ça va être très bon. Ah aussi, je l'ai oublié. Je l'oublie. Euh, on reçoit Chanteur Chambaud en entrevue. Ah, mmh. Rien de moins. Euh, rien de plus non plus. C'est <rire> exactement ça. Vu <rire> de même. T'sais? Donc voilà, on va commencer avec les 20e positions du côté anglophone. C'est le nouvel extrait de Diamond Rings sur l'album Free Dimensional. C'est Put Me On. Et du côté francophone, on va entendre ta plus belle extorsion d'Olinéa. Une excellente, excellente pièce. J'adore Olinéa, toi aussi. J'adore Olinéa, moi aussi. Moi, je les ai vus en spectacle, fait que... Uh -huh. C'est pas pire. Hein? Uh -huh. Pas toi. Uh -huh. T'es malade. hein? J'étais malade. C'était la journée où t'étais pas au palmarès, C'est fou non plus. Exactement. Mmh, on Indigestion. On oh non! Oui, j'avais mal au boudin, à l'estomac. <rire> on avait déjà tout décrit ça là, il y a deux <rire> semaines. Puis on répète le fait que t'étais malade il y deux semaines. Ça va très bien. On a de la redondance dans les euh, dans la tête. Donc les voici. Oulnia et ta plus belle... Euh, Extorsion. Extorsion. Je vais dire excursion. <rire> excursion. Oui, t'aimes ça, les excursions? Moi, l'extérieur. randonnée ai donné quoi? Tout ce qui est pédest, pédest quelque chose. <rire> <rire> Pédant, évidemment. Ah oh, wow. Ouais. Ton visage nature, par ta connaissance, ton 20. Nouvelle entrée. C'est Put Me On, c'est la seule, c'est toutes des... qu'est-ce que j'allais dire là, moi? Là? Je sais pas trop. Je sais pas trop. C'est une des quatre nouvelles entrées du côté anglophone. C'est le troisième extrait de l'album Freedom Dimensional. On se rappelle qu'il y avait eu I Run Away Love et I'm Just Me. Euh... Celle-là, c'est, je... je la trouve pas aussi bonne que les autres, malheureusement. Mais bon. Non, on va sûrement s'attacher. Je vais m'habituer. Mais I'm Just Me, je trouve qu'elle était difficile à... à battre. Tellement. Mm hmm Tellement. Mm hmm Mm hmm Parle ça en 20 franco. Hein? En 20e franco? Ah <rire> oh, ben Ben oui. Ben <rire> <rire> c'était Olinéa et euh, ta plus belle extorsion Oui, j'ai réussi à t'extraire cette réponse-là J'avais comme oublié qu'on avait écouté ça C'était un sketch, euh... c'était prévu c'était pour que je puisse faire de l'extorsion pour avoir la réponse à ma oui. question, C'est pour ça <rire> Exactement. Tellement scripté cette émission-là Regarde hein? mon texte de 30 pages. Au bout, je suis chéchée, mûrie de feuilles Ah, je me suis J'aurais oui. pu prendre mes feuilles aussi <rire> Si tu veux faire un bon sketch je vous fais <rire> des bons effets sonores <rire> C'est quoi ça? Oh. Euh, on saute par-dessus les potions. 19, 18 et 17 francophones. En 19e, il y aurait eu Saran Rap avec Tomahawk. En 18e, Chantal Archambault et Les Détours. On va l'entendre plus tard avec son entrevue. Et en 17e place, c'est avec Podcast que Mon dos n'est pas une chaise » qui descend de 7 places. On va entendre du côté anglophone les 19, 18, 17, hein, parce qu'elles sont nouvelles. Plus tard, Elf Stone, ainsi que Tao and the Get Down, Stay Down. Mais ils ont débuté en 19e place. Ave. Appelle les chiennes, Mountain Station. Appelle les chiennes? Appelle les chiennes? Hey, on parle pas de même pour la police. Là? En tout cas, fait qu'on va entendre de uh, bicycles. <rire> ça c'est simple. Ouais, plus facile. Comme un vélo. Mais tu montes dessus, puis t'es capable d'en refaire. C'est comme dire, c'est comme me dire Appalachian. C'est quoi non? Appalachian Mountain Station. À force de le dire, ça va être comme faire du vélo. Moi, honnêtement, euh, j'avais arrêté de faire du vélo pendant à peu près 5 ans. Okay. Et quand je l'ai repris, je me suis dit ça a l'air, ça se perd pas. Je right. me suis dit, ça va me prendre deux fois moins de temps pour faire mes commissions. Mais non, c'est après à peu près trois fois plus de temps parce que. Je sais pas, je tournais comme en rond sur le vélo, ça avançait pas. <rire> t'es dombe, mais chaudride pas lourde. Chaudride pas lourde. On va chaudron. Hein? Parce que chaudron, ça se dit mal pour une fille. T'es dombe, chaudron, ça sonne mal. fait qu'à la place, t'es dombe, mais chaudride pas lourde, hein. C'est comme dire un gars, t'es bien tarte. C'est comme plus, t'es dombin mais à la viande. <rire> <rire> je sais pas. T'es dombe, mais Je chercher quelque chose avec une baille une comme un porte feuilletée. Oui, quelque chose euh, comme un vol au vent. Un vol au vent. Qui, euh, qui se mord bien. <rire> OK, je pense qu'on va aller en musique. Mon script est en train de bon, le brûler, je pense. Okay. <rire> Voici uh, The Bicycles au Pamarassi. C'est pas bien calme pour une joke poche comme ça, hein? hein? Uh -oh. Un gars qui s'en porte. « Elephant Stone » et « Setting Sun euh, » Là, c'est vraiment la dernière nouvelle entrée du Côte Fun sur l'album euh, homonyme d'Elephant Stone et c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. Et tout juste avant, en 18e position, on a entendu « City » de « Toe and the Get Down, Stay Down <rire> ». <rire> très ah. beau, non? Oui, puis là, c'est toi qui prononces <rire> « The Bicycles the bi ». Mais oui, c'est <rire> ça, facile, hein? « The Bicycles » avec « Appalachian Mountain Station » qui est en 19e place, donc voilà pour nos nouvelles nouvelle entrées cette semaine. On vous rappelle qu'on a sauté par-dessus à date euh, plein de choses... Mais on ne viendra pas là-dessus, oui. parce qu'on l'a tantôt. Parce que là, ce qu'on doit faire, c'est faire le décompte de ce qui se passe entre les nouvelles entrées et le top 10. Oui! oui. Euh, du côté de la fun, on saute par-dessus la 16e, Modern Superstitions avec Last Night's Dress. En 15e, c'est The Darkness avec With a Woman. En 14e, Minotaur, c'est Open the Doors. En 13e, We Are Wolves avec As the Moonsets. 12e, Machine Gun Susie avec Black Paper Horse. Et en 11e, c'est stable Gates of Hell de Hunter Valentine. Et du côté francophone, on va sauter par-dessus Saran Rap avec Tomahawk. En 18e, les détours de Chantal Ars Chambaud. En 17e, « Mondo n'est pas une chaise avec pas de casque ». En 16e, « Fleur de l'onde » de Violette P. En 15e, « Web de Bernard Adamus. En 14e, « Retour à l'Institut des Trois Accords ». En 13e, « Fox » de Karim Ouellet. En 12e, « Une version améliorée de la tristesse » de Peter Peter. Et en 11e, « Place »,« Le retour de Jack Dead » de Vidéoville. Évidemment, on va revisiter toutes ces pièces-là, ou une certaine partie, une sélection de ces pièces-là à la fin de l'émission, après avoir euh, réussi à faire tout le top 10. Oui... Euh, donc, on va y aller avec les dixièmes places tout de suite euh, en anglophone. C'est This Hisses qui a fait un méchant gros saut. Euh, le, la moitié du palmarès, de la vingtième à la dixième, c'est Blacksmith. Mais tout juste avant, du côté francophone, on va entendre, comme en Californie, de trembler. Au palmarès, c'est fou. 89.1 La seule place qui joue de la musique comme on joue de la musique ici. Hein? <rire> Ça, beau sous la gueule. Oui. Très en convaincant. Des motels de shit, des coups de soleil, des questions. l'ouest la mare, à l'est la terre, dans ce départ. Le rêve américain se vit comme si c'était lui. en californie la radio crêche chante c'est san diego ayouma le jour est chaud plein nuit de Vegas, ça allait moi je peux des malbons je prends des photos sur bord du rail le Viens, s'achève pour presque rien Les belles vagues, les tacos, la West Coast La West Vibe, les Bellevages, les tacos, la West Coast Space les fêtes, Texas so gamees pieds des forêts de palmiers The really the golden prize they call by Le rêve américain me fait du bien C'est fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Numéro 10. « This is uh, the blacksmith » Ça a monté de la 20e à la 10e pouce anglophone Directement à la moitié du palmarès, on est plus Hé, hey, pas de niaisage mm -hmm. Et du côté francophone, on en a entendu trembler Avec comme en Californie mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Pas mal bon ces 10e places-là euh, Tout à l'heure en 9e, on aura Mauve et Fiddler Plus tard, Rara, Rouge pompier, un paquet d'autres choses Toutes plus bonnes les unes que les autres Oui, ou moins pire moins pire. Non, ça c'est pas vrai, ça c'est juste pour Bernard Adamus. <rire> <rire> <rire> euh, maintenant, dans Les Péparais c'est fou, ben c'est le moment euh, que les gens apprécient particulièrement, les gens euh, attendent ça, ils écoutent euh, pas Assemblage requis, parce <rire> qu'ils disent de toute façon, les meilleures blagues sont tout le temps dans le montage. T'sais. Montage qu'on appelle... Des instants classiques! C'était <rire> pas ça, <rire> Voici les meilleurs moments d'assemblage rocky pour la semaine du 4 mars 2013. Je suis en sirotant mon café. ouais. me vois tu venir Ah, oh, <rire> pas du dire Sirotant, t'aimes ça, ça euh, peut quelque chose. Exactement. <rire> J'aime tout ce qui est noir. <rire> <rire> Raciste. <rire> voilà. Jean-Philippe Chabonneau. Yeah. Et Monsieur Plante. Yeah. <rire> oh oui. Yeah. Ah. Je suis comme les groupies, là, qui est, est groupie. Groupie! Hey! Qui est groupi! Rara et Prairie Girl sur l'album The Poet's Dead à Assemblage requis. Un maudit, hein! Ça sortit plus, plus fort que je passais. Je uh m'en -huh. en voiture, vous entendez, j'étais mal à l'aise. Cool <rire> c'est ce qu'on voulait. J'espère que les gens apprécient mal à l'aise à la maison, hein, parce que si vous voulez pas si vous voulez des affaires plates pis t'sais, qui faites dans le sens du poil, ben. C'est pas C'est fou qu'on va le trouver hein? Un malaise n'attend pas l'autre <rire> Je fais l'émotion pis... oh. Non On essai au malaise Ok euh... ah. Bon On va essayer de faire On amène tout déplorer. le monde Dans le vice <rire> <rire> Bombino Et la pièce C'est Amine Nidini Il c'est un gars À voir en show Donc si vient à Montréal Peut-être vas festival Nuit d'Afrique cette année quelque chose comme ça Allez le voir Il va venir juste Stratos, Bombino <rire> fais <un> Bombino <rire> <rire> Comme ça il va pouvoir dîner Ami midi, Ami midi, Ouais pipi, ouais, trois point quatorze seize. Ha ha Fais moins, oh ouais, fais moi une, oh, une froid avec beurre pipi. <rire> beurre dans <toi>, le pipi, <rire> beurre dans <toi>, le pipi. <rire> Donc, voilà. Ok. Bon, mais on se met avec Bears of Legend. Bears, bear, bear. Ah, je vais, je vais consommer tous en pigement. Ah, oh, ben demain. Je pensais te le dire, ouais. C'est le fun. Moi, je dors nu. Ok. <rire> amène tes drôles, quoi. La boîte à... avec les tout petites personnes là, qui font oui. des, des, des, <rire> des spectacles. Tous des nains d'un pouce, de, ouais. de haut Ah, c'est pas correct. Voici télévision, télévision. C'était ironique. Ça paraissait peut-être pas dans mon ton de voix. Hey, on devrait se partir à la place d'une ligne érotique, une ligne ironique. Je vous envoie oh. des commentaires sarcastiques <rire> et ironiques. Ah, oh, c'est bon. Ça l'a très bien été. Ton fond fait tellement moins bien avec la, la larme en arrière, je trouve. <rire> on dirait vraiment du euh, Caravan Palace Ça c'est parce qu'on vole des auditeurs Aux autres chaînes oh! <coughs> Marina Tantôt t'as dit genre euh, de, de la publicité pour toi, toi aujourd'hui C'était drôle peur, en, ce moment. en ce moment Parce que je voulais pas dire aujourd'hui oui. On fait pas juste ça Mais là on est plus en pub Ça marche pas Non Raté, raté. Ange du Rocher! Donc c'est l'index qu'on s'insère et que ça fait longtemps qu'on a pas mis donc ça va être. Okay. <rire> ça va être douloureux. Okay. Ouais. Putain sérieux. Point du doigt. Un index qui réveille. Ouh Nous <rire> surprenons. Oh. Non, qui est l'aliment de 2013 Ouais, il me semble <rire> que ça se mangeait. Je pas sûr. Oh, c'est oui, oui, oui. un arbre, c'est une séquoia. Sur, euh, assemblage requis, non, ça c'est n'importe qui, Noa. Oh. <rire> Qu ou le site web de TVA, kenoa.ca. <rire> On a fini, je pense? Oui. <rire> je pense que David Perron, son objectif aujourd'hui était de remplacer chacun de nos chroniqueurs. <rire> c'est peut-être ça. Hey, On un vrai sauveur. Il va faire peut-être comme dans Baywatch, là, avec les seins qui font un... <rire> Some people stand oh. the darkness... Un gang! Ça ressemble étrangement hein, au euh, gong dans the... Mortal Comeback. Ah, oui, Comeback. Come come Mortal Comeback, c'est come quand on <rire> fait des blagues vraiment mortelles. Là. Je fais un méchant comeback. Mortal ouais. Comeback. Dodo. Comme l'oiseau qui est disparu avec le temps. Ouais. Et les oiseaux de dodo. Hein, David Ferron? <rire> Qu'est-ce que tu as T'es en train de me traiter d'oiseau disparu? Non, parce que t'es encore là. <rire> fait que, ouf! Et tu chies partout? Non. Ben, je te vois. Frites. Lâche, mes, lâche ma frite. Lâche euh. ma frite. Ne me réduis pas comme ça. Tu sais pas de quoi tu parles. Ouais, mais j'aime ça surtout quand il y a plein de maillots dessus. Trop loin. Trop loin. Ça s'empêche ah. requis, c'est jusqu'à 9h. Wow! Wow! L'élève est capable de dépasser le mic. Wow! Ben, le maître, là, tu vois, là il est généreux par rapport à mon entre -genre. Le maître, c'est parfait. Merci. Crossfit Games, qu'est-ce que c'est? C'est comme les Jeux olympiques, mais version Crossfit. Et c'est des compétitions qui se passent partout dans le monde. En les, même cross les, les cross Olympiques. Les ah. cross Olympiques. Bientôt euh, en DVD louré. Oui, dans ça avec un petit rideau devant. Est-ce oui. que tu prends plus de calories dans ce temps-là? T'annules pas, tu fais juste un man... Casiné plus! en train de <rire> <Une> <rire> Marie les Fec! Une couleur de Marie Mais joué par Bruno Blanchet oui, sa moustache. Exactement. Wow, tu fais une belle mais fille. Tétine! <rire> mais Tétine! Pour ceux qui suivent, il euh, y a David Ferron, il y a Gustave La Fenêtre, qui est son frère jumeau anciennement siamois, mais ensuite séparés, donc il manque le côté. Mm -hmm. euh, qui ont essayé de se tuer les deux Je me Pensait d'avoir décapité de mon coup, mais. Mais non, ça n'a pas fonctionné. Et là, ils ont maintenant. on a découvert qu'ils ont une sorte triplette siamoise. Oui. Qui s'appelle. Ben là, il n'y a pas consensus. Ben, est que... Euh, tantôt elle était là, mais là elle est parti, puis là on, on, pense, marée, oui. on pense que ça s'appelle Marie Melon. C'est une cougar. La hey, cougaracha, la cougaracha. Ta da da da da. Hé, c'est Marie Melon, <rire> <rire> Wouhou! père. Oui, la faire revenir. <rire> oui, elle la <me> fait revenir. <rire> Est-ce que... J'ai soif, euh, Marie Melon. D'accord. Est-ce que tu est as, est as du lait sur toi Ah, j'allais traire un bœuf. Okay. <rire> Mais je comprends pas, il a juste un pis. C'est normal? <rire> juste un pis sur le bœuf? Sur le bœuf qui a un pie. tu prends ton lait dans un bœuf? Bah non, c'est une vache. C'est ma vache handicapée. Ok, il a été super à la naissance. Oui, je sais pas qu ce que tu avais avec ces trois autres pieds, mais. Okay. Merci Lauriane d'avoir apporté un peu de sagesse. Bon, parce que des fois, avec David, on a tendance à niaiser un petit peu, ça, David, il est drôle. Oui, euh, et à ne pas confondre, je ne suis pas la fameuse Marie Melon là, que tout le monde non. attendait. <rire> oh, elle hey, embarque quand même, ouais. dit que c'est difficile de condenser euh, 8 heures d'assemblage requis en 6 minutes. Mais c'est vrai que c'est bon. Je pense que je vais arrêter d'écouter l'émission, puis... <rire> C'est ça, le problème, c'est que j'incite de les gens à ne pas écouter l'émission, juste écouter le, le montage. Mais par contre, euh, le montage, est difficile de, de comprendre le contexte. Il faut écouter toute l'émission pour comprendre les subtilités de l'humour des animateurs d'assemblage de requis. Hein? Ben oui, ça vient juste chercher des beaux petits moments de nostalgie, parce qu'on on a déjà tellement hâte de, de réécouter ça. Ouais. On se dit « tabarouette hey, », c'est déjà passé, c'était tellement bon. Mm -hmm. Mm -hmm. Ils sont beaux, en plus, Jean-Philippe Charbonneau et Mathieu Plante, qui coaniment l'assemblage requis du lundi au jeudi, entre 7h et 9h, avec une multitude panoplie. Une panoplie je pense que Ça, ça veut dire pas mal... Aussi oui, c'était déjà assez suffisant. C'est redondant, répétitif, c'est toujours la même chose. Là. Assez euh, très suffisant. C'est ça. Euh, Stéphanie euh, Paradis est là, entre autres. T'as encore failli m'appeler Stéphanie Gagné. À chaque fois. Ah! Mais j'ai animé tellement longtemps que Stéphanie oui. Gagné, c'est normal, ça reste. Hein. Ben oui, c'est normal. Euh, David Ferron, qui est enfin un nouveau personnage, parce que Gustave, ben beau, ben fin, mais à un moment donné, on se tente de faire tout le temps les mêmes... Euh, les mêmes euh... Le là, le théâtre autour de ça. Le Marie Melon, je pense qu'il y a quelque chose <rire> autour de ça. Il y a oh, de la oh, viande autour de là aussi. On tient une tétine à quelque part. <rire> je chine, je chine. Oh, Marie wow. Melon, c'est... ouais. Voilà. Ben écoutez ça, lundi au jeudi, 7h à 9h, euh, Assemblage Requis. Sinon, allez sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balades de diffusion et pour télécharger toutes les capsules d'un instant classique qu'on vous présente ici au Palmarès ainsi que les meilleurs moments des Palmarès fou qu'on diffuse à Assemblage Requis. Hein? Généralement, c'est le lundi, ou deux semaines. Sauf que c'est souvent le mardi. Oui. À date, il y en a eu trois. Puis il y en a eu deux le mardi. <rire> et une le lundi. Bref, ça joue euh, en début de semaine, une semaine sur deux, après avoir accumulé assez de bons stocks dans les palmarès, bon stock. On bon a juste fun. ça, du bon stock. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, on est rendu au 9e place des Panarais. C'est fou. Du côté anglophone, c'est Fiddler avec oh, J'aime donc cette pièce-là, No Waves. Ça monte euh, de 9 places. Et du côté francophone, on va entendre Mauve avec Beetle ou T-Bird. Hmm! Mmh. Pas besoin de choisir les deux dans la même chanson. Ben, pourquoi pas? Deux pour le prix d'homme. Ça va choisir entre Beetle ou T-Bird. Ah, oh, j'arrive pas à choisir. Je pense qu'on va écouter la chanson. Déchirant, déchirant. Oh no. ça monte de 9 places en 9e position anglophone et en 9e place francophone c'était Beetle ou t Bird de Mo. c'est tant rien de ben je sais pas des fois quand tu ris t'as l'air d'un sentinelle de l'air <rire> <rire> juste la bouche la est bouche qui ou... ouais c'est comme ouais. juste la, la bouche qui ouvre et ferme mais euh, sans <rire> exprès <exprimer. rire> Ouais. C'était tellement mauvais en plus, les centinaux de dollars. Je suis sûr que si je regardais ça aujourd'hui, je trouverais ça vraiment, vraiment drôle, mais euh, ben, drôle, divertissant, c'est pas drôle, c'est pas une comédie non plus, même si tu vois les baguettes des gens, c'est pas drôle. Imagine-moi qui a 5 ans de moins qui a écouté ça, C'est comme en noir et blanc, puis j'étais une fille, comment tu viens? Euh, je crois que les centinaux de dollars c'était en couleur, c'était euh, Fusée Excel 5 qui était en noir et même ça. Oh, je sais... Mais à moi qu'il y a eu une période noire et blanche de les deux fait de En surprises. tout cas, je sais que dans mes souvenirs, c'est terne. C'est très terne. triste. C'est fade. C'est fade pour mourir. C'est comme euh, un, dans les nuances de gris. Des, non, c'est comme... Et, et sans le sexe. C'était comme un peu... Ouais, c'est ça. C'était vraiment en plate. C'est comme euh, des couleurs délavées. Tellement. Ouais. Ça manquait d'autres, Javel. Ou c'est quoi qui en tout cas? Comme marionnette, je préférais Canel et Pruneau, pruneaux. Mais ça, c'est mon avis à moi. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. De quoi on a parlé aussi? Parce que ça, on aime ramener des affaires qu'on dit en rond en angle. Je pense que ça fait comme 20 minutes qu'on a parlé de s'en aller de l'Alive, puis on le ramène là-bas. fait tant qu'on va ramener des affaires récentes. OK? On a parlé aussi de prénoms et de noms avec des assonances ou des altérations. C'est mettons, Adèle la Oui. Adèle la Oui. On a trouvé aussi... Nicolas Poulin. Oui. Un journaliste au sein du campus, euh, mettons. Mettons qu'il y aurait dû s'appeler Colin Poulin Colin Poulain. Colin Poulain. Ou sinon tu dis Nicolas. Tu combines Nicolas et Poulain ensemble, c'est Nicolas. T'aimes beaucoup hein, contracter des mots ensemble. J'aime les contractions. Il y avait un quiz télé qui s'appelait Smouche Dans le temps. Smouch. Smouch, smash, moche. En tout cas, bref. Mais tu combinais des mots. C'était vraiment le fun et très très difficile. Mais il y a des applications aussi, il y a des jeux sur euh, sur iPhone où tu compresses des mots, mais c'est pas toujours réussi. Ça. Mais écoute, si t'es si fan de contractions, je te souhaite une grossesse à bientôt. <rire> <rire> oui. Stéphanie Paradis. Mathieu Plante? Non, je... c'est fait paradis, combiné ensemble, ça fait Sparadis. Non, mais j'aime pas ça. Mademoiselle Sparadis. Sparadis. Mathieu Plante, ça fait quoi? Mante. Plante. Plan. Mm. Mante. Plante. Ça ressemble non. à une tune des Hanson. Mme, mais Mme, plante. <rit> Mme, plante. Mme, oh. plante. <rit> plante. T'es drôle. Pas à tout. Donc voilà pour cette intervention, euh, vraiment on a rattrapé notre euh, conversation de tout à l'heure. On s'en va entendre les positions numéro 8 du côté anglophone, ce sera Rara et Prairie Girl qui monte euh, de 8 places, qui est en huitième anglophone. Et du côté francophone, ça descend d'une petite place. On va entendre la mini-pièce <rire> Anne Dorval de Rouge Pompier. <rire> Anne Dorval, je l'adore, Val. Oh. Pas pire, hein? Ouais, c'est qui Merci. C'est à cause de Anne Norval que j'ai que le cœur C'est raison. C'est à cause Anne Dorval que j'ai la télé HD dans mon salon. Följ numera 8 I am a darling I am a dear old oh, cut your neck if you get too near When the chips start falling, I'll stay here Girl, Je voulais le dire plus moins méchamment que Ok et tout juste avant du côté francophone c'était Rouge Pompli avec Andorval! Mm -hmm. mm -hmm. C'est la fin de cette heure en particulier on vient tantôt avec Atomic tonique de Vaccines Boy et Pierre La Pointe entre autres aussi tantôt avec Chantal Archambault Oh yeah et plus tard David Ferron Oh yeah Oh yeah ah. <rire> Oh hein La voyelle Où la voyelle la voyelle où, où? Best, oui, quasiment. Ouais, on pourrait dire. Mais tu peux l'écrire avec un seul symbole en, en alphabet phonétique? Dans un seul mot. C'est le mot OU. Ah! Vous êtes assez pour fou pour l'écouter. C'est fou, quatre vingt ans. Ah! On vous est toujours au Palmarès assez fou pour la semaine du 4 au 10 mars 2013. Je m'appelle Mathieu Bantam. Et moi, c'est Stéphanie Paradis. Oui, deuxième heure qui ne contient toujours pas de Maxime Tanguy, malheureusement. Ben non, il D'habitude, il se matérialise à côté de nous. Mais si, il est pas là après 15 minutes, euh, après son cours. Je pense que aujourd'hui il viendra pas nous voir, malheureusement. Parce qu'il y avait même pas de cours. Non, c'est ça, c'est la semaine de relâche. En tout cas, pour certains d'entre vous. Hein. En tout cas, euh, nous autres, on ne choc pas. Bah, on est là et on s'amuse sans lui. Ben, ah. comme ça. Ah, donc, on est rendu au point numéro 7. Du côté anglophone, The Vaccines et Bad Moons, c'est l'ancien numéro 1. Et du côté francophone, c'est la ride du dimanche d'Atomic Baobab. Oh! Un mm -hmm! stop le matin! <rire> la ride pour partir en ride! Ah, laisse faire! Les palmarais, c'est fou! <rire> Maxine, c'est lancé numéro 1, Bad Mood. Maintenant, en septième position, le fun. Et du côté anglo-francophone, euh, mm -hmm. la ride du dimanche, Atomic Baby. Yeah. Hey hey. Yeah. Un tour de marine. Un tour On sait jamais quoi faire le dimanche. Enfin, un tour de marine. Tes mains ont tout le temps as sécher depuis tantôt. Oui. <rire> oui, ça, a, ça a séché. <rire> ça a séché? Oui, j'ai les mains sèches. Ça laver les mains, c'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. C'est Laver les mains. Tu aux toilettes? Laver les mains. Eh oui, hein? moi je suis une petite fille propre. Ben je oui. laver les mains. Tu fais bien ça, tu es bien dotée. Merci. L'animal de la compagnie euh, des parleurs assez fous. Non, ça c'est faut que c'est David Ferrand. David Ferrand. Ça en vient plus tard. On a envie de caresser comme <rire> <rire> le poêle. Ça en vient nous igner les oreilles. <rire> oh. Il oh s'accorder oh. hey, que brancher le monde tantôt. On aura aussi euh, qu'on qu va d'autre l'entrevue avec à Chambaud. Ça ça, ça vient très très bientôt. D'avoir ça. Zavant ça. Zavant. Zavant ça. Fausse liaison. Euh, les positions numéro 6 du côté anglophone. Boy avec Little Numbers qui monte de 6 places. Et encore plus avant en francophone. <rire> on va entendre la sexualité de Pierre Lapointe. Ça a monté de 14 positions. Hé, hey, chouing! Hein? hein, position, sexualité. Parle-moi de ça. Montée? Oui, aussi. Oui. C'est tout. Pointe. La pointe. La pointe. Comme le rock, Pierre. Pierre la. Par la toune Je trouve ça un petit peu... Euh, ouais. pour, pour la toune Vite, par la toune Ce n'est pas vrai, c'est fou. Mais. mais... Il y a ceux qui veulent partir au loin Pour tuer nos frères En faisant la guerre C'est bien mieux de faire l'amour Pénétrer autrui Le jour, la nuit Sans cesse et sans répit En faisant l'amour C'est bien mieux de faire l'amour C'est bien mieux de faire l'amour oui, Je veux dire... Fasir de faire l'amour à Mais je préfère de loin de faire aller avec toi Je fais comme les stars du X au cinéma Recommencer une, deux, trois, quatre, cinq, six ou sept fois La rosse navier sale dont je Quand on est dans les yeux des jours malheureux de pluie Sous le soleil de midi jamais les bancs les ni la me feront sortir du lit I got fire I'm just a but i like you think we're so the Chaining means nothing but diplomacy in need, Just feels good in your body too What if I quit walking all that I'd like to be talked to? Look into your eyes, I said no vient mieux faire la moue C'est mieux prier le jour et nuit sans cesser s'horrifier en son amour C'est bien mieux de faire la C'est bien mieux de faire Sissa. C'est Boy Little Numbers pour son numéro 6 qui monte de 6 places. Et tout juste avant, c'était La Sexualité de Pierre Lapointe. Oh oui, maintenant, tu sais que dans le palmarès francophone, Stéphanie, il y a une artiste qu'on a sautée en début d'émission, la 18e place. Oui, Chantal Archambault. Mm -hmm. Chantal Archambault elle-même elle a un nouvel album qui s'appelle Les Élan et comme par hasard complètement total, on lui a parlé un petit peu plus tôt dans nos studios. Tabaroué. Chantal on Archambault, vous? bonjour, ça va? Salut, ça va bien toi? Oui, très bien, je suis content de te parler. Ça, Moi aussi, ça a été, ça a été si compliqué de te parler. Euh, oui. lauteur compositeur interprète Chantal Archambault sort un nouvel album nommé « Les élans euh, ». Donc, Archambault, je dirais, tu sais, je pourrais être quête, je pourrais dire, tu sais, Archambault, Archambelle, Archamb, ah! Archamb ah! talentueuse, Archamb, ah! Archamb ah! sympathique, là, Je pourrais me dire têteux, tu sais belle mise en scène. Euh, donc, ton précédent album, La romance des couteaux, date déjà de 2010. Euh, ça ouais. a passé quand même assez vite. Là. Euh, pas mal de choses ont changé dans ta vie, par contre, depuis ce temps-là. Est-ce que c'est es, -ce est ça qui t'a donné des idées pour l'écriture de ton nouvel album? <rire> ben, t'as vu juste. Pas mal ça, Je <rire> C'est sûr que ça a bougé beaucoup, beaucoup dans les deux dernières années. Ben, l'album, il faut dire qu'il est, qu est terminé d'écrire depuis le mois de septembre. On l'a enregistré à la fin septembre, donc ça fait quand même un petit bout, mais... Oui, les deux dernières années, ça a bougé beaucoup dans ma vie, tant personnelle, professionnelle. Euh, c'est mm -hmm. sur plein de plans, là, fait que c'est sûr que d'être entre deux, puis que qu'il qu se passe plein d'affaires, ça ça alimente la créativité. <rire> entre les deux mots, cœur, Valence. Euh, donc, tu as officiellement déménagé ta vie au complet à De dor à Montréal. Ben oui, j'ai fait, <rire> fait, fait le chemin inverse. En fait, au début, j'avais fait le chemin inverse. J'étais partie de Montréal pour aller en habitué, puis c'est là que les choses ont comme commencé à marcher sur le plan musical, fait que c'est là qu'on disait que j'avais fait le chemin inverse, mais là, j'ai reviré de bord, fait que je fais tout plein de chemins inverse, là. <rire> c'est le fun, quand même, mais est-ce que tu t'habitues bien, quand même, malgré que c'était pas ta première fois là-bas, à Montréal, mais tu, t tu te réhabitues, donc? Ouais, ben, j'aime beaucoup Montréal, j'ai jamais, jamais cessé d'aimer Montréal, donc... Euh... Mm -hmm. Est-ce que, est que ton rythme de vie est différent pas mal? Tu vois la vie autrement, là-bas? Euh, ben, c'est sûr qu'il y a des choses qui, qui, qui changent, mais en général, euh, ça bouge. Mais tu sais, je veux dire, on, on reste les mêmes personnes. Ben fait oui. que souvent, on, on, on a les mêmes pantoufles peu importe l'endroit où on <rire> trouve, se trouve. Vous avez des points de repère un peu. Euh, donc, ton album comprend 12 pièces, l'album Les élans. Euh, quel sujet est-ce que tu abordes? De quoi parle ton album, mettons, en général? C'est sûr que c'est alimenté beaucoup par... Le, le côté compose. émotif parce que je compose beaucoup euh, au gré de <rire> de mes émotions <rire> à fleur de peau, là. Ça, ça, par, ça parle ça parle tu sais ça parle de relations amoureuses quand même mais j'ai de la misère à déroger de tout ça c'est que c'est peut-être si j'ai une relation stable pour une couple d'années ça se peut que que ce soit le dernier album, puis j'ai plus rien à dire. Je voulais ouais, dire, on te le souhaite pas. En même temps, on te souhaite une relation stable, Je ne te que tes relations vont mal aller, hein, ouais, non ce Oui, c'est ça, mais c'est ça qu'on me disait pour le deuxième. Il va falloir ouais. qu'on organise un scandale dans ta vie pour que ah. qu'on composes des beltunes finalement. Ben, ouais. ben, en tout cas, je pas que tu arrivé. là. <rire> on n'en verra pas dans en détail, mais ouais, c'est ça. Ouais, <rire> on sait où ça s'en va. Tu avais travaillé avec euh, Danny Placard pour la romance des couteaux. Ouais. Euh, Est-ce que tu es bien accompagné pour celui-là aussi ben j'ai décidé de continuer à travailler avec lui justement ouais. parce qu'on avait une belle complicité puis qu'on avait envie de, de poursuivre tu sais on, on a envie de on a construit quelque chose fait que c'est souvent, euh, souvent bien de, de de pas trop changer rapidement quand tu sais que tu peux encore euh, puiser de de de tout ce qu'on a, on a construit ensemble là. donc on, on on a décidé de poursuivre puis ça je pense que ça a porté fruit ben oui c'est sûr c'est Ça dénature pas trop la chose non plus tu restes dans un peu dans les mêmes sentiers tandis oui. qu'on s'est influencé de, de, de, de... On a on a, on a essayé d'aller chercher un peu d'autres influences, d'être avec d'autres mondes entre-temps, puis on a aussi euh, coproduit avec Guillaume Bourque, un autre de mes musiciens, fait que, ça a apporté quelqu'un d'autre, puis ça, ça a aussi enrichi le travail, je pense. Oui. Tout à fait. Euh, D'ailleurs, ça, ça m'inspirait une blague, puis là, je, je te demande ouais, genre, si vous faites un duo, placard à 10, c'est Archambault, magasin 10, placard placard. <rire> on laisse faire. <pas>. Euh, T'as enregistré le tout, encore une fois, donc dans, dans l'achat de la placard. L'achat de la placard, placard, encore une fois, un jeu de mots de... Ben oui. Ouais. Hey, ben Le premier, c'était comme ça, mais le deuxième, on, on s'est payé du luxe. On était dans un super beau... Ben, deux super beaux oh. studios... Euh, à Montréal, puis oui. euh, on a terminé euh, des petits arrangements, puis des voix dans la, dans la shed. Exactement, ça, j'ai vu les photos, d'ailleurs, sur, euh, sur euh, différents internets, là, qu'on mentionnait les adresses tantôt pour, pour les photos du tournage. Je t'ai fait une petite euh, capsule euh, promo pour parler de l'album aussi. Oui. Euh, donc, euh, oui, j'ai vu grosse collaboration avec les Sœurs Boulet sur quatre pièces oui. de l'album. Est-ce que c'était chou c'est ton coup de cœur en ce moment, les Sœurs Boulet. Bien, je aime au bout. Je, je suis vraiment, vraiment... Euh, tu sais, c'est... C'est quand même rare que je suis profondément touchée par, euh, par des... Que, je sais pas, là, mais ces filles-là sont vraiment venues me chercher. Là, on dirait qu'on a on a beaucoup de ressemblances sur le plan émotif. Je pense qu'on est le même, le même type de filles dans la vie. Là. Fait que c'est c'est des filles que j'affectionne particulièrement. Puis sais C'est sûr qu'elles sont craquantes. Là. Donc <rire> je suis bien contente de pouvoir. Euh, travailler un petit peu avec eux. Ouais. On peut s'attendre à, à plus de collaboration avec elle, peut-être des, euh, des spectacles, quelque chose comme ça. Oui, au lancement, ils là. Puis ouais. ensuite, c'est sûr que nos horaires tu sais, vont peut-être euh, diverger, mais on va essayer de se pogner le plus souvent qu'on va pouvoir. OK. Euh, petite question par curiosité. Tu dis euh, partout que tu considères cet album-là comme ton deuxième. Euh, le premier, le collage en 2007, euh, tu ouais. le comptes moins. Pour, pourquoi? C'est juste parce qu'on cherchait à... On essayait entre le premier, le deuxième, le troisième. T'sais, on on s'est dit que le premier c'est plus un démo. tu sais, il n'a pas été commercialisé, puis je je le vends pas nécessairement en spectacle, tu sais, mm. j'en ai pas fait beaucoup d'impressions fait que, tu sais, je suis pas sûre que je vais leur faire impression non plus pour cet album-là, fait que, tu sais, s'il y en a qui le veulent, <rire> ils ont juste à m'écrire, mm. je vais leur envoyer, mais tu sais, je ne veux pas vraiment la promotion de celui-là, fait que c'est pour ça qu'on a comme décidé de trancher, là fait que, ouais, en réalité, laisser. on parle d'un deuxième album, mais... mais Troisième CD que... mettons. Ouais c'est ça mais tu sais sur le, deuxi... le deuxième, sur la romance des couteaux on a repris des... les tunes qu'on aimait le plus. Ouais mais Le collage. c'est comme si, c'est euh, comme si le collage n'existait plus. Ouais. Ben, on perd ça dans les boîtes à souvenir ouais, de des collages. Mais il y en a qui l'ont beaucoup aimé. Il y a je m'étais demandé des tunes de cet album-là, spectacle. Ton fusil braqué à mes flancs, dans bon biscuits chinois me tictac tes tes bras je rattai mon souffle quitta le peu de ta partie j'agrippe pas moi ce trop plein d'envie de toi nommé à la disque en 2011 pour meilleur album country. Comment est-ce que tu vois euh, la suite de ça? Est-ce que, est que ça te met de la pression pour le deuxième album? Comment est-ce que tu vois ça? Là, là? Ben, je ne veux pas le voir comme une pression. Là. Dans le fond, le premier, tu sais, on s'est vraiment fait connaître par bouche à oreille. Là, c'est sûr qu'il y a un peu plus de, de mise en marché. On essaie de, de, de se faire voir un peu plus, tu sais, à Montréal. Donc, ça, aide. Là. le premier, je n'étais pas ouais. investi du tout, tu sais, le deuxième, ben c'est sûr que j'ai mis beaucoup de temps, tu d'énergie, euh, puis tout ça, fait qu'on dirait que... Les attentes sont peut-être plus élevées, euh, tu par rapport à ce que j'ai investi moi dedans, là, puisque tout le monde autour de moi a investi. C'est fou comment les gens autour de moi travaillent. Fait que, tu sais, à un certain niveau, tu veux, tu veux pouvoir euh, rendre l'appareil ou faire en sorte que, tu sais, de faire le meilleur pour que, pour que tout le monde soit récompensé d'avoir, euh, mis des efforts. Fait que c'est sûr qu'il y a, il y a certains. Euh, Je veux pas le voir comme une pression, mais c'est quelque... ouais, <rire> non, c'est sûr, il y a vraiment plus de fribilité. Ouais, oui, en fébrilité que le premier. Tu chantes sur l'album de Tire le Coyote. Comment ça s'est passé euh, cette collaboration-là? Bien, nous, on avait déjà collaboré ensemble pour son premier euh, parce qu'on trouvait donc bien que nos vies, puis nos styles, puis notre façon d'aborder la musique se ressemblait. Là. Mm -hmm. Les deux, on travaillait avec les enfants. On a vraiment, on avait la même formation euh, au niveau euh, académique. Pis, on était aussi dans une dynamique. Lui il a des enfants, euh, il est à Québec. Moi, je suis tu sais On avait vraiment comme la même même vision de comment on voulait en engager nos choses puis nos styles musicaux se rapident rapprochait, puis ses textes m'allumaient épouvantablement. Fait que, tu sais, j'ai chanté sur son premier... Ben, en fait, il a fait un, un premier single, je pense, « EP puis après, j'ai chanté sur euh, son premier album, puis j'étais vraiment contente qu'ils veulent euh, me revoir sur le deuxième. Puis ça a été fait dans une église, c'était complètement magnifique, fait que ça a donné quelque chose de super beau, là. Mm. Les critiques sont vraiment bonnes, puis euh, c'est super le fun pour lui, là. Bon futur pour lui aussi. Ouais. Euh, on, peut se, on peut se procurer ton album euh, en version vinyle. Euh, oui. oui j'ai vu ça. Qu'est-ce qui t'amène à proposer ton album dans ce format-là Passion je... pour le vinyle. Ouais. <rire> ben oui. Ouais. C'est vraiment. C'est l'objet. C'est vraiment. C'est ça. C'est le retour de la qualité, on dirait là. Tu sais, on, on fait tout du cheap puis du, du euh, dans les airs. Puis. Ouais, de l'air. Ça, ça, ça c'est vraiment un objet. T'en prends soin. On a, met, on, a fait, on a mis une photo inédite dedans on, le, on lui a donné quelque chose de plus il va être magnifique il va être de qualité fait que tu dans le fond c'est un objet de collection si on peut dire puis il est pas bah, plus cher que les CD là il est cinq pièces de plus là, puis en, en, même en commande tu sais il est 15$ pièces là oui. c'est c'est c'est vraiment on essaie de, de le rendre accessible justement pour inciter les gens à l'acheter puis ils ont la version euh, MP3 aussi que C'est d'essayer de retrouver ce, ce, cette qualité-là qu'on tend à perdre des fois là, mm -hmm. à travers tout ça. Ouais. Donc, On va aller justement l'entendre la pièce Les détours dont tu nous parlais tantôt et on te remercie beaucoup Chantal Archambault. Hey, merci à toi. Passe une belle journée. <musique> Les pièces et la pièce les détours précédés plutôt dans l'entrevue de tomber Fray. On remercie encore une fois chantal Archambaud d'avoir participé à l'expérience des palmarès. C'est fou le phénomène multinational de la corporation de CFU que l'on a fait. C'est vrai dire universel. Universel? Parce que sinon je trouve que ça exclut un peu euh, les extraterrestres qui sont euh, autres que terriens. Mm -hmm. Donc, euh, l'album de Chantal Archambault s'appelle « Les élans ». C'est disponible partout, euh, en ce moment même, euh, en magasin et puis euh, sur Internet. et partout ailleurs, Chantal Archambault. Merci, au euh, On prend une petite pause, on revient. Après ça, avec euh, Gros Méné et Bears of Legend pour l'instant, euh, on s'avoue. On? Hein? On, on quoi? On s'avoue? On, on quoi? Ça veut dire un autre mot, je dis « savoure. On déguste. Ah, parfait. Peut-être, imagine. Si on veut. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 heures. Bon, retour c'est des palabras assez fou. Je me rappelle, c'est un flashback, en fait. La raison que je mets ça, c'est que dans le temps, on revenait des pauses en parlant une fois de temps en temps, une fois par émission, de vrai. puis tout le monde détestait donc cette chanson-là de retour de pause. Moi je l'adore. C'est vraiment bonne. Donc oui, toujours les parlementaires assez fous, toujours un condensé de la meilleure musique que ces fois vous offrir, Stéphanie Paradis est son nom. Et lui c'est Mathieu Plante, le sentinelle de l'air. En moins de coloris défraîchis genre. Je suis plus vert. T'as quand même beaucoup de couleurs souvent tout le temps, plus qu'un sentinelle de l'air. Je porte des couleurs très colorées, comme le... Des couleurs... colorées C'est ça que ma grand-mère disait, couleurées. Tu sais quand tu colores, tu se Oui, Moi je suis Ok. Je trouve que ça plus le fun quand on remettait le fond même. Mot. Des folies, hein, des folies cette émission-là, oui, on <rire> On est tellement mature. Alors on est rentré au cinquième place du côté anglophone, c'est Bears of Legend avec Let Me Be qui monte de 5. Et du côté francophone, l'ancien numéro 1, un s'imprime de gros mené. <rire> gagné tout est geschützt va tellement retourner je commence à voir le gars est vraiment sécuré ou elle dit killer yeah ou elle dit on a du lourd ou elle on dit c'est haut ou elle on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 of Legend et Let Me Be c'est en cinquième place et ça monte de 5. Et du côté francophone c'était gros méné avec Saint Prime. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Hein c'est quoi le lien entre un ours et un méné? Euh... Entre un ours et un méné ben c'est des animaux. là. Ouais ça. J'imagine que l'ours doit peut-être manger des poissons ça c'est plus les ours polaires je dirais. C'est ça. Pourquoi plus polaire? Je sais pas. Ben, ben peut-être que moins de poissons dans les forêts ben non pas vraiment non ça a du sens hein. Ben. Dans les ah, forêts, en des fois, il y a des cours d'eau. Ouais. Dans les cours d'eau, euh, des fois, il y a des poissons. Ouais. Et là, l'ours s'approche du cours d'eau. Et Il donne un coup de patte dans l'eau, puis il pointe trois poissons. Ouais. Mais je mieux, mettons, te battre contre, je euh, sais pas, mettons, mille gros menés OK? Ou euh, un seul ours légendaire, maintenant. Euh, je choisis définitivement les mille gros menés. C'est facile à écraser, c'est ça? Ben, je sais pas, ça a même pas de pattes pour être frappée. <rire> oui. Mais là, je avec des pattes. J'allais dire le pire qu'il peut faire, c'est de donner un coup de queue. Mais... <rire> <rire> si seulement. <rire> on parlait euh, de queue. <rire> on parlait en ronde. Comment? Ça, c'est <rire> la langue dans ton oreille. Je confonds pas les affaires. <rire> euh, on parlait de, de choses 8 bits. Il demande ça nous a mené vers, bon, 8 bits. C'est-tu des, je sais pas, des vibrateurs 8 bits. Est-ce que ça existe un genre de vibrateur euh, de pieuvre? Une pieuvre vibrateur, où tu peux oh, Avoir beaucoup trop d'embranchements pour le nombre de, de, de ports USB. Dans, là, oh! De beaucoup trop de output pour tourner une poutre. C'est pas mal ça! C'est vrai ça. Là, on revient à des blagues de, de geek, le 8 bits. là fait que, On fait le cercle complet des blagues. T'sais. Et voilà. C'est merveilleux. Et on est rendu au quatrième place. Du côté anglophone, ce sera Young Rival avec Two Reasons qui monte de la neuvième. Oh yeah, ça, ça va être bon. Et du côté francophone, c'est Chainsaw de tirer le Coyote qui a vraiment comme beaucoup remonté de 14 positions. Merveilleux. Est-ce que tu aimerais mieux te battre contre euh, 10 euh, coyotes? Euh, je sais plus. 10 coyotes ou une chainsaw? Ah, voilà. Oui, oui, la réponse est... Honnêtement, j'en ai aucune idée de me battre contre une chainsaw. Je me sentirais totalement... Euh... Mais ça coupe. <lars> – Bon! <tum> wow. – C'était simple comme réponse. <lars> C'est en quatrième place anglophone. Et du côté francophone, c'était Chainsaw de Tire le Coyote. T'as l'air moins excité que mon euh, Two Reasons! Tu sais, Hé, hey, Chainsaw, Tire le Coyote! <rire> Mais je sais que t'aimes beaucoup Two Reasons, t'aimes beaucoup Young Rival. J'adore Young Rival. Fallait être excité pour ça. Fallait être excité? Ça, ça fallait, fallait être excité, pas fallait être excité pour ça. Non, non, j'avais je... <rire> compris. Ça va? Ah oui. David? Non, il n'est pas là. Ah, oh, j'ai j'ai pas... Euh... Moi. Bon, je sais pas pourquoi j'ai demandé What? une question, on dirait que je vais ici près pour créer ben un non, malaise ça. David! Je, je suis réprimé constamment par Mathieu Plante alors que je n'arrête pas de le dépanner depuis un matin. C'est vrai qu'il a rempli des trous ce matin et en fait le titre de l'épisode, si tu veux savoir, David, c'est David bouche Bon, quand je parlais de 8 bits tantôt, David Ferron, ça a marché. <rire> Joke des pieuvres. Wow! Euh, donc, euh, David a remplacé euh, la chronique de sport ce matin. en parlant de CrossFit. Il a remplacé la chronique politique en recevant Lauriane Dano. Ouais. Tu n'as pas rempli la chronique de l'OGE, par contre, de Jasmine Raymond-Réville. On n'a pas eu le temps. Pas eu le temps. Manque de place pour, euh, pour mettre des choses dans les trous. <rire> Ben des fois c'est bien de remplir moins de trous mais de bien les remplir. <rire> oui. Ah c'est bien dit ça. On parle évidemment ici de jeux d'enfants là avec les petites euh, les petites boules qu'on met des, des boules ça a l'air encore sexuel même si tu parles de petits enfants attends un peu. Là. Pitbull. Pitbull joke de chien. Oui. Ben vous allez voir euh, <rire> faut faut arrêter de ronger son os et euh, se remettre dedans là. Oui. Ah oui oui oui. Oui oui. Okay. Allez gang d'indisciplinés animés. Un animé vite, vite. animé. Ok, animé comme dans animer l'émission de radio là. Ou euh, encore euh, animer des trous, je sais pas. <rire> en fait, on va continuer d'animer l'émission de radio dans la troisième heure tout à l'heure. Parce que là, t'en fais et euh, David Ferron sera avec nous pour euh, une bonne partie de la dernière heure, en fait, sinon euh, sinon pas mal le reste de l'émission. Ah, ouais, Je suis pas euh... sûr que ça me tente là. Non. <rire> non. <rire> non. Bon ben c'est parfait, va de suite toi. Ouais, es. Qu'est-ce que tu vas nous présenter tantôt dans Brancher le Monde? De la De la mu! La musique, la musique? Ouais. <rire> oui. par des Français qui chantent en anglais. Hein? Oui, exactement. Si tu veux ouais. que je la présente pour toi, la chronique veux-tu que je l'anime euh... <rire> Aussi, la musique de BioBazar et Mother Mother, moi, moi, là. Vous êtes assez moi, pour l'écouter. 89 ans. C'est la troisième heure des Palmares S'Fous pour la semaine du 4 au 10 mars 2013, c'est de Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oh Oui, David Ferrot est avec nous! Youpi, merci de m'accueillir. Je faisais le bougon tout à l'heure, mais en fait, c'est toujours une joie, ça remplit toujours un trou dans mon cœur quand <rire> j'étais avec vous. On parle encore de remplissage. Ça revient toujours au trou! Bien oui, c'est important parce que la vie en fait est un grand trou à laquelle il faut remplir par les connaissances de soi et des autres. Et je vais arrêter parce que je suis en train de creuser mon propre trou. ta <rire> tombe? Oui. Ta tombe? ta tombe, tombe, tombe. Comment? Ça tombe. La à tombe, tombe c'est le trou. Puis, <rire> ouais, c'est ça. La, la, le trou, c'est la, la tombe. J'imagine. C'est ça? Je suis pas très ouais. calé en... calé, En <rire> <rire> mort, là. Ouais, c'est un peu lugubre et tout ça. Euh, donc, David va faire euh, brancher le monde en quelques minutes, mais pour l'instant, on passe au bloc des troisièmes places. le fun c'est Mother Mother avec The Sticks. Ça monte de 3. Et du côté francophone, c'est Bio Bazar avec la pièce End Friends. J'ai pas l'air assez fou. Yay, yeah. yay. Yeah. <rire> <rire> c'est entraînant, ce yeah « yay là. Hein. Youpi! Fais « yahoo! » Yahoo! Youpi! Dixit, Marie Melon! Ta bah mush tahebi Wala les filets de <tattat av mig> 3, et c'est la troisième position de France, c'est la pièce titre de leur album de Sticks. Et tout juste avant, du côté francophone, c'était M. Friends de Bio Bazar. And Friends, M. Friends, oh yeah. de Bio Bazar. d'amis. Mm. Delphine, s'en vient tantôt. Ouais. Mm -hmm. Tantôt, il a fait, il a plugué euh, sa Marie Melon, là, le nom de Marie Melon, qui est euh, une de ses stars c'est à date. On connaît pas la famille au complet, il pourrait y avoir d'autres personnages un jour. Là. Mais euh, on connaît David Ferron, on connaît son frère euh, Jumeau Siamois, anciennement siamois, maintenant Siamois, Gustave de la fenêtre. Étrangement, oui. ils ont pas le même nom de famille. <rire> et euh, Marie Melon et leur sœur siamoise triplette. Plus siamoise, hein. Ils ont été séparés de, de quel endroit? Euh, ben à la hanche, je pense que c'est une barre de peau. <rire> mais, mais je suis pas au courant de la médical, médicale. David, est-ce que tu t'es au courant de comment c'est passé quand tu étais plus jeune? Ben non, parce que en fait, qu ce qui est arrivé, c'est que le docteur nous a assommés. En okay. fait, il voulait nous assassiner, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais il a juste réussi à nous mettre euh, momentanément euh, dans le coma. Et là, euh, justement, <rire> le docteur en a profité pour euh, nous euh, displiter, sauf que. Euh, displiter, ça veut dire vous, <rire> vous mettre <un> <rire> ensemble. <Ça rire> va pas bien. La crise glue de la, <rire> la Coucolle. Oui, mais ça, il a essayé de nous séparer. Ça a marché, sauf qu'on a eu des séquelles psychologiques, par exemple. Gustave aime les Windows mobile. Puis il y a un accent. <rire> oui, il y a un accent français et une moustache. Je, je, je, je, ça, ne comprends rien. Comprend. Et euh, Marie Melon a des gros melons, évidemment. Oui, puis euh, son modèle de, de vie, c'est Anne-Marie Lozzique. C'est vrai. Et euh, on l'appelle Marie Melon euh, de la pêche. Oui. qu'elle qu'elle a les, les avant-bras un petit peu poilus. Oui, exact. <rire> mais ça fait partie de son charme, ça, de l'air. Tout à fait. Ok, ça ça veut dire qu'ils ont toutes une petite pilosité étrange. Voilà. Marie Melon, c'est les bras. Uh, Gustave, c'est la moustache. Uh -huh. je reste à trouver la plosité étrange de David. Woo! Check mes dents. <rire> mes dents poilues. <rire> ah. Oui. Voilà. Donc, la collègue de David Ferron, tout à l'heure, mais pour l'instant, est numéro 2. Du côté anglophone le fun run with the kittens, c'est Life Inside a Chocolate House. Et du côté francophone, deux hirondelles de Aline. David sautille <rire> sur sa chaise parce que c'est lui qui a inséré Aline dans le palmarès francophone. Et ça monte de 11 places. Monte de 11 places, David. Est-ce que j'ai l'air dépressif? <rire> <rire> Au contraire! <rire> T'as l'air d'un dépressif à l'envers. Oui, je suis très très joyeux. Un expressif? C'est ça. <rire> Ou un déspiteux. <rire> je suis un déspito de la vie. <rire> c'est ton palme, c'est fou. With the kittens et life inside a chocolate house numéro 2, anglophone de côté francophone, c'était deux hirondelles d'Aline. Oh oui, maintenant Stéphanie Paradis. Oui. Mmh. Hein Oui. Hein? Mais tu Plante, qu'est-ce qu'il y a Mathieu Plante. Ben on va accueillir David Ferron. Ouh, Ouh Avec euh, sa collègue branchée le monde qui a encore une fois une nouvelle intro. Yeah J'ai pas eu l'occasion de l'entendre à l'avance donc euh, la voici, c'est branché, le monde. Mmh. Ah c'est vrai 16ème ça va plus oui. avancer dans non coup. Mais... C'est pas grave, on, on expérimente. On Va placer ça à la bonne place le live de oui. même, mais ça doit être à peu près 3, 2, 1, ça va être là, attention. Mm. Non, mais bon ben bon c'est... Non, mais bon, les ferons branchés, mon bonjour. Eh hey, rebonjour, vous allez bien? Toujours, toujours. Très bien, très bien. Oui, et ce qu'on vient d'entendre, en fait, est la pièce Carpe Diem du groupe de cuivre, l'Orchestre des Pas Perdus, qui est un groupe québécois formé de plusieurs joueurs d'instruments avant et à cuivre. Là. Et non. mais habituez-vous pas à cette intro-là, va sûrement changer encore, hein? non? T'sais non! C'est quoi ta troisième intro en six chroniques, cette chroniques? <rire> ça va pas bien. Mais non, je pense que je vais la garder. Est-ce que vous voulez l'adopter? Ou... Très bon, elle très bon. Oui, à condition que Mathieu la parte pour vrai à la 16 e seconde. Mais ça part de n'importe où, gars. Je te passe ça de là, mettons, là ou. Où plus loin. Ben, toute la pièce est bonne de toute façon. Fait que peu importe si vous êtes rendu à 2,49 ou à 1 et 1,17. Euh, C'est pas max. cher. <rire> C'est pas cher de la tune, <rire> La chanson! Non, mais la chanson vaut tout son pesant d'or. Exact. Alors Rappelons le concept de brancher le monde. Ça sert à quoi, tout ça? Ça sert à quoi de brancher le monde? Bien, euh, faut expliquer l'historique. D'abord, euh, j'ai toujours l'espèce de manie ou de tic de euh, brancher les émissions, les chroniqueurs de ces fois à chaque fois que j'ouvre la bouche. Je suis un plugueur. hein? Oui, d'ailleurs, vous pouvez écouter <rire> Mathieu Plante et Jean-Philippe Charbonneau du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les zones de CFU 891 FM dans le cadre d'ensemble requis. Et vous pouvez admirer l'œuvre de Stéphanie Paradis en tant que rédactrice en chef du Zone Campus. <rire> à tous les deux semaines, vous avez même le site internet zonecampus.ca pour voir les articles publiés dans la version papier. T'élargis vraiment ton champ de plugage en Mais incluant le papier. Fun, Donc, brancher le monde, mais pourquoi cette chronique-là? C'est que je veux brancher la musique qui vient de partout dans le monde. Oui. Donc, ça vient de là et brancher aussi parce que la musique que je présente est branchée. De toutes les, de toutes les langues, de toutes les origines, tous les instruments, tout ce qui existe musicalement parlant, c'est dans la chronique brancher le monde. Hein? Oui, exactement. Là, c'est sûr que là, j'étais allé en terrain connu si je faisais ça comme ça. J'ai pris du rock anglophone, oui. mais chanté par des Français. C'est la, la twist, si on veut, de cette chronique-là. C'est comme un thème derrière le tout. Oui, en fait, c'est tout ce que j'écoute et que je me dis « Ah, ça, ça joue dans un coin du monde, puis il faudrait que je fasse ça connaître au Québec, un peu comme Aline, euh, que ça m'a fait plaisir oui. de vous faire bénéficier. » Tu peux te pluger encore le fait que c'est toi qui l'as inséré dans le pomerais. Bravo, hein? Ça, on l'a juste dit trois fois jusqu'à maintenant. Hey, Insertion, <rire> ça, Oui. <rire> J'ai beaucoup de modestie, hein? Franchement, t'es humble. Oui. Euh... Un blanc de mémoire. <rire> ah. Un blanc moi, humble. Oui, mais moi j'avais compris, regarde-moi pas avec cette là Non, c'est juste oui. l'air d'avoir comme un. Un vide là. <rire> comme un trou, un vide comme un trou. Oui. Wow. En fait, euh, aujourd'hui, je vais vous parler euh, de deux artistes groupes, euh, justement, qui sont euh, français, mais qui chantent en anglais. Parce que vous vous rappelez, à la fin des années 90, début 2000, il y a eu euh, ce qu'on appelle la French Touch au niveau électronique, c'est-à-dire avec Martin Solveig, Sébastien Tellier, avec, on peut même nommer David Gaeta là-dedans, là, même mais si... Mais lui... euh, pas trop souvent. Ouais. Non, c'est ça. <rire> mais au début, il faisait partie de ce moton là si je faisais ça comme ça, de... C'est un méchant moton à ça, oui. <rire> avec Daft Punk également. Là, mais là, de... ça s'est distancié. Plus là. de qualité dans le DAF je trouve. Oui, exactement. Je suis d'accord avec toi. Mais depuis quelques années, c'est davantage au niveau alternatif rock qu'on voit des chanteurs ou des groupes français s'illustrer en anglais. Si on pense à Todo, on pense encore à Lillian Toprix, on pense à Shanka C'est plein d'exemples comme ça d'artistes qui sont excellents d'ailleurs mais qui chantent en anglais un peu comme nous on a Arcade Fire on a Birds of Legend on a Grimes aussi oui. bref euh, on a ce qu'on appelle la Montreal Touch comment tu ça déjà je euh... sais pas ouais y il ya a un nom derrière tout ça il me semble que oui mais je me rappelle plus c'est quoi mais en tout cas un bassin de chanteurs qui chantent en anglais et qui viennent de Montréal la la Plata Touch le plateau. Ah, la plateau. Ah, j'aime ça. Pas pire, hein? Oui. On commence ça. C'est comme Twitter, ça va poigner cette, cette expression-là. Ça va être... Fiu! Twitter. Ben, Twitter, mm -hmm. c'est le réseau social sur lequel t'as des poissons au lieu des suiveurs T'as des poissons, c'est ton Twitter? Oh, au lieu que ça soit des petits moineaux qui font truite, truite, c'est c'est des truite, truite. Non, non ils font bloup, bloup. <rire> le bloup bruit d'une truite. Dis, j'en mets un oiseau, clairement, avec mes mains. <rire> bon, avec un oiseau, poisson. Bientôt, ça va être la girafe, ça va être un euh, gif truite. Ben oh, oui Ça fait pas de son, hein, une girafe. Je pense ça n'a même pas de cordes vocales. C'est vrai, ah. tout à fait. Ben justement, c'est pour euh, ceux qui savent pas écrire. <rire> pour les sauts, Pas besoin de son, de toute façon. <rire> L'animal le, si le sigle, le sigle. Le, le un, sigle, oui. Le sigle. Bon, bref, on déraille un peu encore? Oui, et euh, pour revenir à mon thème, d'abord, euh, j'ai deux chansons. Tu choisis ben, lequel vous préférez. Si je dis Skip To Use ou encore Easy. J'ai aucune idée. Là, là, qu y, qu y, Moi, je vote pour la première. La première qui est Skip to Use. Qu'est-ce que c'est que ce groupe-là? C'est un groupe... Euh, en fait, avant, c'était un groupe punk qui s'appelait Carvage, dont okay. le leader, euh, euh, en fait, euh, qui est Matt Bastard. Matt Bastard, Oui. Hein? oui. mon surnom, là. Et bâtard. Bâtard. Mais il fait pas de la musique de bâtard, par contre, parce que en fait... <rire> c'est du burrasse. <rire> dans le sens euh, Un chat bâtard, c'est ça, la, la, la musique race. Ben oui, au niveau musical. Et en fait, c'est un groupe punk qui se sont fait peu à peu connaître, qui ont fait les premières parties euh, de Rage Against the Machine notamment. Et ils ont même fait la première partie de Johnny Hallyday. mais... Ça, ça compte pas, ça. Non. non. Ben, quoi que c'est au Stade de France, que ça compte d'une certaine ah, manière. Un ouais, ouais. gros public. Et d'ailleurs, ça leur a permis euh, pour leur deuxième album qui s'appelle euh, « En fait... » Pour leur deuxième album, ça leur a permis d'avoir un succès qui s'appelle Ghost, qui est vraiment très entraînant et qui est joué et se rejoué en France. Donc on va écouter Ghost de Skip to C'est tout de suite euh, dans la chronique de David Ferron branché. le monde. Ça Exactement. Morning, to give, I get what it means. You have to survive can't stop dreaming, do you know what I mean? You make up your angry eyes, you stay hidden But I see you smile, I wanna stay Inside your arms, I want to feel fine to 20 minutes and I'm ready, it's not raining today I'm late and I must hurry, welcome to my way to I don't wanna wear this, I'm sorry, it's not raining today Tonight? Ever since this morning, your kiss is on my skin. What's your game tonight? Will you talk to me? You know I need you to make it real. Time is running out. I get what they're saying to me, I gotta smile, smile, smile Forget, forget, forget it, I'm gonna obey Thomas yeah. on my words, leave the gun outside I got the words, Let them blow your mind, it's a lie, lie, lie I get, I get what the story will be You gotta try, try, try Escape, escape, escape your mysteries stop the motion, I got the solution, wake up, break your screen, get free. I'll C'était la chanson Ghost du groupe Skip Toyo's tirée de leur album Can Be Late, tirée, en fait sorti l'an dernier en France, mais je pense pas qu'il est encore sorti au Québec, parce que j'ai essayé de faire des recherches, puis c'est pas encore là, donc c'est peut-être une primeur québécoise que je fais, ou peut-être pas. C'était vraiment très bon. Ben tant mieux, vous avez aimé ai ça. Surprise, mais par contre, la chanson n'est pas vraiment représentative de l'album parce que l'album est vraiment un mélange de punk, de rock, de funk, avec un peu euh, de d'électro aussi là-dedans. Fait que c'est une belle fusion musicale. Ça ah, peut... En tout cas, je pense que c'est un avant-goût positif, ça nous donne le goût euh, d'aller voir un peu plus loin de ce qui se cache en dessous de ça. Mm -hmm. Et mm. tu parles de funk dedans là, dans le blender musical. Oui. Disons que le funk, ça me plaît particulièrement, donc euh. Je vais tenter ma chance, surtout qu'on le recevra, c'est ça? Excellent. Voilà. Fait que je vais. Je vais essayer, on va voir si ça fonctionne. Mm -hmm. Et on a notre choix, à partager leur brancher le monde. Oui, euh, habituellement, je fais juste une toune, mais là, je me dis c'est tellement bon qu habituellement, que. Habituellement, ça fait quoi trois chroniques que tu fais? <rire> J'ai déjà mes habitudes, ça va pas mal. Euh, en fait, je vais vous présenter Isia. Qui est Isia C'est une rockeuse française. En fait, c'est très simple. Vous mettez Janis Joplin, Tom avec avec Guillaume Naim, et vous avez Isia. Toi, tu mets les affaires dans le blender sans cesse. hein Oui, je il doit sais. Doit être usé à la corde, là, ça ne même plus couper, là. Ça. Et sur le blender, est-ce que tu appuies sur purée ou sur euh, un autre là Sur des petits euh, morceaux de salsa, style. Ouais, ou euh... il ouais, y a un petit côté épicé. Ok. Ah. Oh. Donc, tu peux y sur le bouton salsa. Ouais exactement. Qu'est-ce qu'on a dit tantôt? Il faut ramener l'anecdote en rond parce tu es vraiment en bonne en rond. Là. Moi, elle m'a vraiment fasciné. C'est quoi qu'on a dit tantôt que t'a mené à parler de cumin? Là? de cumin. Je sais pas, il a juste dit mettre son grain de sel. Moi, j'ai dit, je préférais les, euh, mettre son grain de cumin. Et moi, j'ai dit, ah ben, Colin, euh, là, après ça, ok on recommence. Ça, ça va être plus droit si on le fait dans l'ordre. ok <rire> euh, Donc, David a dit à Stéphanie de mettre son grain de sel. Stéphanie a dit, je préfère le cumin. Après ça, elle a dit, bon, faut que j'aille aux toilettes. Moi, j'ai dit, ça va être épicé. <rire> oh. Épicé, ça, ça va aux toilettes. Épicé, épicé. cumin et sel. Tu, tu, tu, tu. Puis après ça, on a fait un jeu de mots sur cumin, mais ça, on laisse passer. Non, non. Euh... Euh, j'ai manqué ça? ouais C'est parti. Euh, mais vous allez pouvoir le réécouter euh, dans toute euh, in son intégralité sur le site de assemblagerequis.com Assemblage Requis commence cet arrangement par As. Et <rire> hey, j'en ai mon Oui. Cumin. Oui. Pour ne pas <rire> dire autre chose. <rire> Toi, on Et a bien. réussi à la faire l'anecdote, le cas. On l'a réussi, réussi Oui, j'imagine. Bon. Deuxième choix. Oui, en fait, Izia, euh, je vous ai présenté de manière assez euh, malaxorienne, mais maintenant, euh, Izia <rire> qui était, c'est une chanteuse, mais en fait, elle a de la famille chanteur derrière elle, puisque son père, qui est pas très connu ici, en fait, qui est Jacques Higelin, qui est un chanteur rock également, euh, lui a sûrement permis d'être une rockeuse quand même de plus en plus renommée et une actrice aussi, parce qu'elle a gagné euh, au dernier César, qui est en fait les Oscars version euh, « France », Le prix de l'espoir féminin. Qu'est-ce que c'est que l'espoir féminin? C'est comme le prix de la recrue de l'année. OK. C'est si la, on... la, celle qui a la plus grande chance de percer, peut-être. Exactement, oui. Donc, c'est un prix pour dire tiens, une petite tape à l'épaule. Donc, Good. elle a gagné ce prix-là euh, au dernier César. Et d'ailleurs, elle a gagné avec son album « So much trouble », dont la chanson « So much trouble » qu'on va écouter euh, étirer et cet album-là. So much Trouble a gagné la victoire de la musique niveau catégorie rock en 2012. Donc on écoute Isia, c'est dans la chronique branché le monde avec so Much Trouble. t'es cher de rénovation, ça, dans sa salle de bain, parce que le clip a détruit une maison au grand complet, là. Destroy! Ce qui pas de même, David. Voyons, <rire> calme-toi. Mais non, en fait, c'était tout simplement Izia qui chantait So Much Trouble tiré de l'album So Much Trouble. D'ailleurs, Marie-Mé, j'espère que t'as pris un crayon et un carnet de notes pour prendre des notes sur c'est quoi une vraie chanteuse rock. Oh! Burn! D'un crack. Non, c'est une crack compte-elle. Pas oh. d'un crack. Ouais, les dents du bonheur qui appellent. Tu sais, quand t'as une craque entre les deux dents, là, comme Vanessa Paris dit, ça s'appelle les dents du bonheur. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Ah ben. C'est une bonne question. C'est bon ben, ben. Donc, uh, Isia, qu'on a entendu, uh, bravo. Uh, félicitations. Ben, <rire> bravo Isia, je suis fier de toi. Ainsi que Skip Toyo, je suis fier de vous parce que vous avez présenté deux très bonnes chansons. Exactement. Merci David. Ferron adore deux semaines. Excellent. Merci beaucoup Mathieu et Stéphanie m'avoir accueilli encore une fois. On est tout le temps content quand tu viens nous voir. Moi aussi, je suis content de vous voir. On rappelle aux gens que brancher le monde c'est aux deux semaines ici au Palmarès C'est fou et les semaines entre les deux, cest à dire par exemple mettons la semaine prochaine euh, où on refait. Je devais y aller par des dates parce qu'on va diffusé le lundi puis ça pourrait être confus un peu là, Mais mais as une chronique à assemblage requis le 13 mars. Ah déjà. Au matin et après ça tu vas revenir au Palmarès C'est fou le 21. Excellent, merci beaucoup de me brancher de manière euh, si efficace. C'est plus clair comme ça. se la semaine prochaine les gens t'attendent la semaine suivante, t'es pas là, tu sais, à chaque fois, parce que comme tout de timing, ça part à voir. Tout le monde est déçu là? Ben oui. Mais non, vous êtes là le mercredi. Oui, on est là, en effet. Mais on fera des plugs pour Stéphanie à la fin de l'émission, d'accord? <rire> OK. Euh, donc on va continuer nous avec euh, nos numéro 1 bonne idée. Déjà? Ben, ça fait bizarre de même, je trouve, on dirait. C'est ça, la ça chanson thème de David. On va aller en pub avant ça. Hé, hey, ouais. ouais. On prend une petite pause après ça. Restez là parce que ça va être les numéros 1 et donc les jeux de mots poche, les numéros 1. Oh! Je vais avoir de les préparer pendant la pause, mais non, je regarde pas ça du tout Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Love. Toujours au Parrain, c'est fou avec Stéphanie Paradis. Et avec Mathieu Plante. David Ferrand est toujours là. Et avec Mathieu Plante et Stéphanie Paradis. Oui, <rire> merci. Et David Ferrand est toujours là. Elle ne vénira plus. <La chance. rire> seulement le numéro 1, vous le savez, si vous suivez l'émission euh, moyennement, euh, le numéro 1, ça veut dire « mauvais jeu de mots ». En fait, je dis « jeu de mots poche » d'habitude, donc euh, utilisons l'expression commune. Là, son poche. Ce sont pas « mauvais son poche ». C'est une petite coche en dessous, ouais. là. On se rencontrera pas des, des, boboches, des, des, des boboches. Des boboches. C'est quoi? quoi des, des, des, des, des, des histoires de, de fantômes. Oh, tabarouette. Des boboches. Ah ça ça veut reporter à soir ça va devoir se prendre une chambre d'hôtel pour tomber dans les bras de Morphée Hôtel Morphée hey, c'est quoi le, le terme en dessous de poche euh, inconfortable Ah <rire> oh. Ou si on veut semi inconfortable awkward mettons <rire> et ça c'est pas des niaiseries c'est pas des blagues c'est pas encore une fois des bobos c'est euh, la maudite tabarnouche de vérité tout ça hein, hein? Je, je sais que je te regarde comme ça tu as l'air de prendre de prendre mes jeux de mots comme si t'étais euh, un orignal ou autre bestiole qui se ferait foncer dedans Et qui verrait les lumières arriver d'une voiture mettons tu sais euh, genre et euh, ça j'ai fini mes jeux de mots tu peux expliquer maintenant. Euh, oui parce que c'était moyennement clair Non mais c'était par contre vraiment euh, efficace. Moyennement agréable je dirais. Bon. Donc on va entendre du côté anglophone Kenda Kenda Kenda Kinda. Kinda awkward. The damn truth. Sur l'album Dear in the headlights, qui veut dire un euh, orignan dans les euh, lumières ben, de charles. C'est bien Et du côté francophone, on va entendre des histoires de fantômes d'hôtels Morphée. Voilà. C'était <rire> pourtant réussi. Je sais pas quoi dire. Je suis sans mots. J ai, j ai... Ah, OK. 99 ensuite? Dis rien. 98. Sans mots. Ça. Ben. Bon, là, ça tombe non, S-A-N-S. Là je la partie, ok c'était trop long, ok. Moi j'aime beaucoup les, les moments inconfortables, celui-là était vraiment trop long. Ouais, je <rire> suis trop loin. Hein. Il était long. Là. Première position. faire un petit récapitulatif de chaque barre donc en anglo-phone numéro 3 c'est mother mother the sticks en deuxième life inside a chocolate house the wrong way the kittens et on vient d'entendre le numéro 1 qui monte de 13 places bravo à the damn truth et kinda awkward et du côté francophone en troisième place c'était In friends de bio bazar en deuxième deux hirondelles d'aline et en première position ça a monté de 5 places des histoires de fantômes d'Hôtel Morphée. Quand même! Deux, nouvelles, deux nouveaux numéros 1, ça a bien mmh. du sens, tout ça. Et vous le savez, dorénavant, à la fin de l'émission, après avoir joué les numéros 1 et les nouvelles entrées, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout on retourne en arrière un petit peu. On va piger dans ce qu'on a laissé de côté. Oui, mais on y va avec nos propres choix. Hein. Ouais. On, on s'est choisi un bon petit bloc qui, étrangement, est composé des 16e places. C'est bien bizarre. hein? On n'irait pas vraiment dans l'ordre comme ça d'habitude, mais là, les, 7, les 16e places, c'est du côté anglophone Modern Superstition, qui était nouvelle à semaine passée avec Last Night's Dress. Et du côté francophone, c'est Fleur de Londres de Violette Pie, dont on, dont on ne se tanne jamais. C'était on... quasiment du chinois. <rire> J'ai de plus en plus de difficultés avec mes négations. Ça de... fait beaucoup trop de mots. Mais mais de plus soit en plus. Mais me pas possible, Stéphanie. Ben oui, je vais arrêter d'être négative. On essaie de parler en même temps ce coup-là. Blah, blah, blah, blah. Oh moi, encore. je vais dire que toi, t'as de moins en moins de facilité avec les négations, alors que t'as de plus en plus de facilité avec les accents. Ah ouais? Parce que ça va l'art chinois. Tu vois? Ah. OK, c'est mon chinois qui s'améliore. C'est ça. Ah, super. Va <rire> te prendre un gros avec ça. <rire> Raciste, négro. Là. Oh. Blague, retourne. <rire> <rire> Jardin de rhubarbe me plaît tout entier, j'en paradisme, j'en paragraphe, j'en parle souvent. Je t'apostrophe entre mon cerveau et ma langue L'amnésie en journée de ciel, notre fleur d'atomique, sans cesse s'incruste sur mes disques durs. Modern superstation, c'est une nouvelle entrée de la semaine passée. Last Night's Dress, maintenant en 16e place anglophone. Et du côté francophone, c'était Fleur de Londres de Violette Pee qui a descendu de 8 places. Mm -hmm. On va se quitter avec une dernière pièce, la 14e anglophone. C'est Open the Doors par Minotaur. C'est leur quatrième semaine et on l'adore... Oui, Ouais. on veut l'entendre. Oui. Euh, Retrouvez-nous la semaine prochaine, jeudi entre 15h et 18h, pour une nouvelle édition des Palmarès C'est fou. Après nous, à 19h, c'est l'émission 13e étage avec euh, d'électro-jacéactique. On repasse le vendredi à 17h. Après nous, c'est Sky Punk avec du punk rock. Et finalement, les lundis à 14h. Après nous, c'est Maxime Tanguay et Jean-René Boutin avec entre deux périodes, une émission de variété. Voilà. On remercie David Ferron. Merci David Ferron. On Merci. remercie euh, Maxime Tanguy qui doit nous écouter à la maison pour le choix. Sûrement, sûrement et mmh. Merci à toi Stéphanie Paradis. Merci Mathieu Plante. Merci à vous les palmiers d'avoir écouté. Bye bye les palmiers. Bye bye puis savourez, mes euh, notores puis t'es fin David je sais que tu veux pluguer d'autres mots parce que t'as l'air de vouloir parler. Hey, on voit, vas-y dis-le, dis-le. Ça sent pas hey, Donne un petit coup euh, dans le. dos. Uh, uh, uh, uh. Ah, il est mort. Je pense qu'il est mort. Bon, on va mettre la tour. Regarde. Voilà. Ok. Bye.